Vers quatre heures, au moment où Eugénie et sa mère avaient fini de mettre un couvert pour six personnes, et où le maître du logis avait monté quelques bouteilles de ces vins exquis que conservent les provinciaux avec amour, Charles vint dans la salle. Le jeune homme était pâle. Ses gestes, sa contenance, ses regards et le son de sa voix eurent une tristesse pleine de grâce. Il ne jouait pas la douleur qu'il souffrait véritablement, et le voile étendu sur ses traits par la peine lui donnait cet air intéressant qui plaît tant aux femmes. Eugénie l'en aima bien davantage. Peut-être aussi le malheur l'avait-il rapproché d'elle. Charles n'était plus ce riche et beau jeune homme placé dans une sphère inabordable pour elle, mais un parent plongé dans une effroyable misère. La misère enfante l'égalité. La femme a cela de commun avec l'ange que les êtres souffrants lui appartiennent. Charles et Eugénie S'entendirent et se parlèrent des yeux seulement. Car le pauvre dandy déchu, l'orphelin, se mit dans un coin, s'y tint un muet, calme et fier. Mais de moment en moment, le regard doux et caressant de sa cousine venait luire sur lui, le contraignait à quitter ses tristes pensées, à s'élancer vers elle dans les champs de l'espérance et de l'avenir où elle aimait à s'engager avec lui. En ce moment, la ville de Saumur était plus émue du dîner offert par Grandet au Cruchot, qu'elle ne l'avait été la veille par la vente de sa récolte, qui constituait un crime de haute trahison envers le vignoble. Si le politique vigneron eût donné son dîner dans la même pensée qui coûta la queue au chien d'Alcibiade, il aurait été peut-être un grand homme mais, trop supérieur à une ville de laquelle il se jouait sans cesse, il ne faisait aucun cas de saumur. Les des apprirent bientôt la mort violente et la faillite probable du père de Charles Ils résolurent d'aller dès le soir même chez leur client afin de prendre part à son malheur et lui donner des signes d'amitié, tout en s'informant des motifs qui pouvaient l'avoir déterminé à inviter, en semblable occurrence, les Cruchot à dîner. À cinq heures précises, le président C de Bonfond et son oncle le notaire arrivèrent en dimanche jusqu'aux dents. Les convives se mirent à table et commencèrent par manger notablement bien. Grandet était grave, Charles silencieux, Eugénie muette. Madame Grandet ne parla pas plus que de coutume, en sorte que ce dîner fut un véritable repas de condoléances. Quand on se leva de table, Charles dit à sa mère et à son oncle Permettez-moi de me retirer. Je suis obligé de m'occuper d'une longue et triste correspondance. Au fait, mon neveu. Lorsqu'après son départ le bonhomme put présumer que Charles ne pouvait rien entendre et devait être plongé dans ses écritures, il regarda sournoisement sa femme. Madame Grandet, ce que nous avons à dire serait du latin pour vous. Il est sept heures et demie, vous devriez aller vous serrer dans votre portefeuille. Bonne nuit, ma fille. Il embrassa Eugénie, et les deux femmes sortirent. Là commença la scène où le père Grandet, plus qu'en aucun autre moment de sa vie, employa l'adresse qu'il avait acquise dans le commerce des hommes et qui lui valait souvent, de la part de ceux dont il mordait un peu trop rudement la peau, le surnom de « vieux chien ». Si le maire de Saumur eût porté son ambition plus haut, si, d'heureuses circonstances, en le faisant arriver vers les sphères supérieures de la société, l'eussent envoyé dans les congrès où se traitaient les affaires des nations, et qu'il s'y fût servi du génie dont l'avait doté son intérêt personnel Nul doute qu'il n'y eût été glorieusement utile à la France. Néanmoins, peut-être aussi serait-il également probable que, sorti de sous mur, le bonhomme n'aurait fait qu'une pauvre figure. Peut-être en est-il des esprits comme de certains animaux qui n'engendrent plus, transplantés hors des climats où ils naissent